Si bon, si bon. Si bon, si bon. C'est si, bon oh, si bon. De partir n'importe où. Oh, c'est si bon. Bras dessus, bras dessous. Oh c'est si. Bon. En chantant des chansons. Oh, si bon. C'est si bon. Oh, De se dire des mots doux, oh, si bon. des petits rien du tout, mmh, si bon. mais qui en disent long bon en voyant notre mine ravie. Les passants dans la rue. Nous envie C'est si, bon si bon De guetter dans ses yeux si bon. Un espoir merveilleux ah, si bon. Qui me donne le frisson C'est si bon Cette petite sensation Et si nous nous aimons, c'est parce que c'est si bon. Si bon, si bon, si bon. C'est inouï ce qu'elle a pour séduire. Sans parler de ce que je ne peux pas dire. C'est bon. oh, si bon. Quand je la tiens dans mes bras. Oh, si bon. De me dire que tout ça... Oh, hmm, C'est à moi pour bon, de bon, c'est bon, si bon, bon. bon. Et si nous nous aimons, cherchez pas la raison. C'est parce que c'est si bon, c'est parce que c'est si bon, si bon. Si bom Si si si si